Ça s e r i que je p e u x p r e n d r e Alors, c'est vrai que j'ai regardé p l s i e u r s fois. Pour savoir si c'est、euh, si、le grand ou pas. Pourquoi les autres r e n t e n t ちょっとおいです。ちょっと遅いです。ちょっと遅いです。ちょっと遅いです。ちょっと遅いです。